Mesdames et Messieurs, auditeurs de la radio Isangani, bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée de ce lundi dont voici les grands titres. Injustici « Injusticiable » dit nos deux-là, Pascal s'indigne contre la lenteur dans la mise en exécution du procès rendu par le tribunal de grande instance mokaza depuis 20 ans. Et le président du Burundi ordonne le suivi régulier de tous les services déconcentrés. La chronique sport parle de l'organisation de la Coupe du Président en volleyball. Voilà pour les titres. Vestinez-vous tous ici à la présentation, à la cabine technique et vous êtes avec François Akiman. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel Ouvent son journal par la page gouvernance. Les dirigeants sont appelés à accomplir les missions leur attribuées, dont celle d'aider les citoyens à lutter contre la pauvreté. Appel du chef de l'État Burundi, Vahira Sindaichemie, ce samedi à Kayanza. C'était lors de l'inauguration du bâtiment en étage abritant le bureau de la province, le numéro un Burundi. Rappelle qu'un bon berger, celui qui veille à la propreté de ses prébis, suivi les traduits en français par Moïse Misago. Le gouverneur, je pense qu'il ne ment pas. Je vais vérifier. J'ai un premier ministre qui comprend. Je vais lui demander de visiter tous les services qui n'ont pas été visités. Et on saura comment travailler. Quelqu'un qui reste dans son bureau, est-ce un ministre? Moi, je contourne tout le pays. Est-ce un ministre qui ne peut pas le faire? C'est le Dieu qui disait que la colère monte. Dieu ne tolérait pas les bergers. Vous les bergers, vous mauvais bergers, vous avez, vous avez mal contrôlé mes moutons. Je vais vous chasser et amener de bons bergers qui savent bien garder mes moutons. Et vous, les dirigeants, sachez que ce qu'on vous a demandé et de bien garder, et de bien garder les moutons et les garder propres. Si tu es un ministre de l'agriculture et que le chef de l'État a dit que chaque bouche trouve de quoi à manger et tu entends des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de quoi à manger. Tu ne peux pas démissionner. J'aime les gens de la province Kayanza. Vous m'avez beaucoup plu, car vous étiez les premiers à montrer que chaque bouche peut avoir de quoi à manger. Vous avez irrigué là où on a cultivé du maïs. J'ai apprécié beaucoup. Voir quelqu'un qui puisse de l'eau et fait le transport entre 100 et 200 mètres pour irriguer et les gens dans d'autres provinces disent qu'il n'y a pas de pluie et si vous produisez ce sont ces provinces qui seront les premières à acheter vos produits les gens de Kayanza, vous êtes des visionnaires À cette même occasion, le président de la République du Burundi a ordonné le suivi régulier des services décentralisés des différents ministères. Evariste Ndaichimi regrette l'incompétence des agents de ces services, encore une fois suivi -lu. C'est incompréhensible de voir comment nous prenons l'initiative d'instaurer le système de décentralisation du pouvoir alors qu'il y a ceux qui le prennent à la légère. Ils doivent suivre de près tous les bureaux et c'est pour cette raison qu'on a instauré le système du budget programme pour évaluer les réalisations de chaque ministère dans chaque province. Nous avons alors décentralisé les services de différents ministères et nous avons accordé aux communes le pouvoir de réaliser les Projet de développement. Nous devons collaborer pour le développement de notre pays. Ainsi, toutes les autorités ici présentes, faites une bonne communication. Ministres, ou ceux qui les ont représentés, informez-vous que tous ces services de différents ministères implantés dans différentes provinces remplissent convenablement leur mission. Je termine mon propos en vous remerciant. Je vous promets d'être à votre service et c'est par là que je mets un point final à mon allocution tout en implorant l'autopuissance. De bénir notre pays, notre bureau, pour que tout ce qui se passera soit bénéfique pour notre pays, afin que ce dernier soit réellement un pays du lait et du miel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé, deux minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Passons à la chronique sport. Radio Isanganiro, chronique sport. Neuf équipes masculines et six autres féminines participent chaque année au tournoi de la coupe dédié au président de la République en volleyball. David David secrétaire général au sein de la Fédération Burundais de Volleyball, précise que parmi ses équipes, trois seulement sont membres des associations de volleyball de l'intérieur du pays. Les détails de cette chronique sport avec Malik. 15 équipes de volleyball participent chaque année depuis 2019 dans le tournoi de la Coupe du Président qui est organisé par la Fédération Burundais de Volleyball. Cela est dit par David Biguillimana, secrétaire général de cette fédération. Nous sommes en train d'organiser un tournoi dédié à son Excellence de la République, un tournoi baptisé Coupe du Président. Pour cette année 2022, c'est la quatrième édition parce que euh, ce tournoi a commencé en 2019. Pour cette quatrième édition, nous avons 15 équipes qui ont répondu favorablement. Ici, il explique la provenance de ces équipes. Euh, parmi les 15 équipes, il y a 9 équipes masculines et 6 équipes féminines. Et pour les équipes masculines, nous avons, euh, six qui proviennent de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, dont, Rokinzo, euh, Rukinzo, Amicale des Sportifs de Bujumbura, ASB, Gakosmos, Bun, Bujumbura Zwandani, Bissoro Volleyball Club, Muzinga, plus trois équipes qui proviennent de l'intérieur du pays, à savoir, Étoile de Kiremba, Kiremba Sud, Stade Romongue et Vumbi de Kirundo. Pour les dames, six équipes, dont cinq, de l'association de Jongbora Muzinga Generite Club les As EGIA et Gia et Ajouté à ces cinq, l'équipe de Étoiles de Kiremba qui vient de Burundi. Ce secrétaire général au sein de la Fédération burundaise de volleyball précise que pour participer dans ce tournoi de la Coupe du Président, la seule condition est d'être affilié à la Fédération de volleyball au Burundi. Pour les conditions de participation, la seule condition, c'est d'être affilié à la Fédération burundaise de volleyball. Dans les éditions précédentes, les équipes contribuaient pour l'organisation, mais cette année, Avec le nouveau comité, nous avons jugé bon de euh, ne pas exiger une contribution de ces équipes. Dans la prochaine chronique sportive, David Bigilimana expliquera les défis auxquels s'observe dans l'organisation de ce tournoi. Merci Marie-Claire Cazeneza et en page transport. La circulation routière dans la route nationale numéro 3 est perturbée depuis son lundi matin. À l'origine, les cours d'eau traversant la colline Kizoka en commune et province Serumongue ont débordé et ont manqué le passage suite aux travaux de réhabilitation de la dite route. L'entreprise échangée à Satome est en train de renormaliser la circulation routière entre temps. Des maisons d'habitation dont le nombre n'est pas encore connu ont été détruites et plongent du coup leurs propriétaires dans la désolation totale. Et en page de justice, et nommé du nom à Pascal Bopascal et ce plan de la lenteur dans la mise en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mokasa. Ça fait 20 ans. Il a été employé de son frère pendant 20 ans sans rémunération. C'est son témoignage et son dernier avait promis de lui donner une maison en 6 à Nyakabiga. C'est un commun de Mokasa et un véhicule de type IAS en contrepartie, chose vérifiable sur le testament signé par différents membres de la famille, y compris le fils de son frère qui est contre la mise en exécution de ce procès. et À ce sujet, le président du tribunal et de grande instance, Moukaz Larissa Kanéza, reconnaît ce procès et promet de s'exprimer dans nos éditions de ce mardi. Et en actualité internationale, au Congo-Brazzaville, l'un des syndicats des six grandes mairies du Congo, dont Brazzaville et pointe noire a déclenché depuis le 1er décembre un mouvement de grève générale et illimité, pour réclamer des meilleures conditions de travail et le paiement de plusieurs années d'arriérés de salaire, comme nous le trouvons sur le site de la Radio France internationale, une situation qui pénalise les usagers qui n'arrivent pas à se faire délivrer certains documents comme les extraits d'actes de naissance ou encore récupérer les corps dans les morgues municipales, par exemple. » Le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, s'est achevé dimanche soir 4 de ce mois. Selon la RFI, l'organisation demande de la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel. Enfin, après deux ans et demi de travaux de déplacement en RDC au Rwanda au Burundi, L'audition de près de 300 personnes et la Commission parlementaire belge est chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique et doit remettre son rapport d'ici la fin du mois de décembre. Le texte final est en cours de discussion entre les députés des différentes formations politiques pour cristalliser les tensions, la question des excuses. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la Mijoné, mais permettez-moi de vous rappeler certains des principaux titres. Injusticiable, dit notre droit Pascal Sandige contre la lenteur dans la mise en exécution du procès rendu le par le tribunal de grande instance Mokaza depuis 20 ans. Et Le Président Burundé ordonne le suivi régulier de tous les services et déconcentre. Et voilà un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la parfaite collaboration. Vestine vous j'étais à la présentation. Au revoir. actualité régionale Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous nous écoutez. La communauté est-africaine tardera à atteindre une monnaie unique, rapporte le journal d'Imonita de l'Ouganda. Selon ce quotidien, la communauté de l'Afrique de l'Est pourrait ne pas atteindre la monnaie unique, selon le calendrier convenu de 2024. Cette publication a établi qu'un groupe de travail technique des ministères des Finances des États partenaires de cette communauté a émis une proposition visant à prolonger La réalisation d'une monnaie unique jusqu'en 2031. Le secrétaire général de l'EAC, Dr. Pita Matuki, affirme que la proposition était actuellement devant le conseil des ministres de l'EAC. Cependant, il estime que prolonger le délai de 2024 à 2031 serait bien trop loin. J'ouvre les guillemets. Nous envisageons de l'avoir le plus tôt possible. Je ferme les guillemets, a-t-il déclaré dans les colonnes d'eau du Monita. Et des agents exploitent les bénéficiaires de transferts monétaires à Azal, écrit de Stas du Kenya. Protis Akuja, le député de l'OIMA, a déclaré que les banques Et leurs agents exploitent les bénéficiaires du programme de filet de sécurité contre la faim dans les terres arides et semi-arides. Ce législateur indique que les fonds n'atteignent pas leurs objectifs en raison d'agents peu scrupulés sous-traités par les banques pour payer les bénéficiaires. Il ajoute que les agents ont monopolisé les machines pour les retraits d'espèces et obligent les bénéficiaires à acheter et emprunter des marchandises dans leurs magasins. À des prix exorbitants, le député qui sollicite une prise d'opposition de la commission départementale de la protection sociale souhaite que le ministère du travail et de la protection sociale précise les mesures mises en place pour protéger les allocataires de l'exploitation par les banques et leurs agents. Actualité régionale Les médiateurs dans les conflits de la RDC marchent sur l'accord de raids en mentionnant la peur des sondages, constate le journal de East African. En effet, ce journal revient sur les annonces du président rwandais Paul Kagame la semaine passée lorsqu'il prononçait un discours critiquant son homologue congolais Félix Tshisekedi. Ce quotidien estime qu'il ne faisait que répondre aux accusations incessantes de Kinshasa selon lesquelles Kigali alimente l'activité sur son territoire dans son discours qui a duré plus d'une heure poursuit d'east African, le président kagame a déclaré que la rdc se concentre sur le groupe rebelle m23 alors même que plusieurs autres groupes armés opèrent dans l'est de la rdc selon ce journal tous les dirigeants de l'eac à l'exception de Kiir du soudan du sud ont participé la semaine passée physiquement ou par liaison vidéo aux discussions du processus de Nairobi qui vise à jeter les bases d'un dialogue euh, continu entre le gouvernement de Kinshasa et les groupes armés, ainsi qu'à neutraliser les forces armées dans l'est de la RDC. Les groupes armés ont accepté de désarmer et ont fait leurs propositions, notamment le retrait des groupes armés étrangers, la libération des combattants emprisonnés par les FARDC et l'amnistie des personnes recherchées pour avoir Diriger Les groupes armés. Lors de ces discussions, le professeur Serge Chibangu, l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, a déclaré que la RDC prévoyait d'intégrer les ex-combattants des groupes armés locaux dans l'armée après que le processus de recrutement en bonne et due forme ait été suivi. C'est parti qu'un mettant point final à la revue régionale. Elle vous a été présentée par Omer Ndoyo et Raissa Liliane Inamahoro. À la prochaine! Actualité régionale